Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent, d'hiver, boule de neige, jour de tout et va tout tout Sur le long chemin, tout tout de neige blanche, va tout tout va tout sa canne dans la main. tout tout là tout tout Siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait, petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de long, et bonne année, grand-mère, joyeux, joyeux Noël, Oh, mille boules. Quand chante vers le ciel cloche de la nuit Oh, vive le vent, vive le vent, Vive le vent d'hiver Qui rapporte aux vieux enfants Les souvenirs d'hier Et le vieux monsieur Descend vers le village C'est l'heure où tout est sage Et l'ombre danse au coin du feu Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, ô oh, mille bougies Qu'on chante vers le ciel, cloche de la nuit Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver boule de neige et jours de l'an Et bonne année, grand-mère